Chers auditeurs, bonjour Aujourd'hui nous sommes le 10 mars 2015 et nous fêtons les Vivians, à ne pas confondre avec les Lilians. Les Vivians sont eux plus vivaces, plus véloces et plus euh, vivificateurs que, que les Lilians. Aujourd'hui c'est aussi l'anniversaire de mon cousin Adrien et de Nathalie que je salue. Bref, le 10 mars 1762 a changé la face du monde car c'est ce jour-là... Qu'a été roué Jean Calas, place du Capitole à Toulouse, condamnant à jamais les lions et les éléphants d'Afrique. Alors que se serait-il passé si Jean Calas avait été cru et qu'il n'était pas passé par les mains du bourreau eh bien, il est certain que Voltaire ne se serait pas révolté contre cette injustice et que les tribunaux auraient continué leur malfaçon. Des tribunaux corrompus, c'est une justice branlante. Une mauvaise justice, c'est des condamnations selon les pots de vin Plus de pots de vin, c'est une justice plus riche. Une justice plus riche, c'est un état plus riche. Un état plus riche, c'est une école avec plus de moyens. Une école avec plus de moyens, c'est plus de sorties aux eaux. Plus de zoos, c'est plus d'argent dans les zoos, et donc plus d'argent pour la protection des animaux, réduisant ainsi à néant les safaris africains. CQFD. Rendez-vous demain pour une nouvelle Uchronique. Que se serait-il passé un 11 mars